Moi seul dans cet état second Car chaque seconde que je passe ici me paraît belle J'aimerais que tous les hommes passent par ici voir l'étincelle Qui tient mes yeux rivés vers l'au-delà vers l'autre ciel Ce monde est trop grand pour mes tout petits bras Croyez-moi je n'en peux plus je préfère être là Dans cette civière allongée je ne pense à rien Et je vois ma vie défiler mais je te jure que c'est trop bien N'essayez pas de me faire revenir de l'autre côté Moi j'ai trop donné trop encaissé donc j'ai sauté Et dans ma chute j'ai vu Dieu qui m'a ouvert les bras Il m'a dit mon fils sois bienvenu je ne t'en veux pas Si les rêves sont exaucés, on prend soin de toi. Ici, je peux sourire, dire je suis heureux pour la première fois. Donc, ne vous acharnez pas. Laissez-moi partir, laissez-moi revivre sur une vie que dans ce fou du monde, je n'aurais pas. Vacarme, ces gens plongés sur mon petit cœur et qui s'acharnent. Je vous l'ai dit, moi je ne me battrai pas, moi je me laisserai partir quoi qu'il en soit. Ici je ne laisse rien auquel quelques pleurs. de toute façon ma vie n'a pas de charme ni de couleur. Alors pourquoi veulent-ils absolument me sauver si je ne suis rien qu'un petit point est effacé Je sens cette force m'attirer, ce désir me prendre. Je sens pour eux à score, j'aimerais juste qu'ils m'entendent. Alors je lève le bras une dernière fois pour qu'ils arrêtent, puis je mes yeux parce que je sais qu'ils sont tête J'ai pris ma décision et maintenant il faut qu'il y aille Alors je me laisse partir au milieu de ce champ de bataille Très vite j'ai refraché. dégoûté de voir qu'en vrai elle pouvait être si vite gâchée Alors oui j'ai été lâche, oui je n'ai pensé qu'à moi Oui sur l'homme je crache et désormais c'est mon choix Je ne veux pas qu'on me haïsse, qu'on m'applaudisse, que l'on me juge Encore moins que l'on croit que c'est une peine que je purge Ce sont mes derniers mots, mes premiers instants magiques Alors de tout, tout là-haut je vous embrasse et je vous quitte Ce sont mes derniers instants qui pour moi sont pas tragiques Alors de tout, tout là-haut, je vous attends mais pas trop vite